Assalamu alaykum wax taano soxna aminaja ci bir groupe sa pédabaax al xamess bu lay am ñi ngi ñaan mbokk yi nga xamne ñi tewlu tu ci groupe bi kuy wax ku ne bu gul ko ko deglu waye ko ko deglu ba pare nak na jëm indi contribution ya xam da ngay rafetlu ya xam da ngay ñaawlu wala lepp nga xamne dal deeng ko ci bir te rafetlu woko nga jëm genn wax lo xamne waxnako to comprendre nga poser question mu tontu la nga ñaan ñepp ñi nga xamne ñi ngi ci bir wi lo ci rafetlo nga lo si gagne ko waye lo bëgg lër lu dem nga lër lu ko soxna Amina lu contribution kon ñi may leen ngeen degg lu ki ci waxtaan am bi deuxième ci violence conjugale ja ngeen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh euh man la soxna aminata dia euh ma ngi ni ku nek ci touram ak ci santam di ziarrie ñepp di len ziar euh di sakku seen ñaan tayji ñi ngi deuxième numéro ci waxtanu fait social so len fatéliko jeudi B passé ñi don débattre ci thème les enjeux du numérique ñi don waxtan ci Impact négatif du numérique, bien des, a un impact positif. Taiji ni n'a que le deuxième numéro d'un officier ne voit pas un aguille. Sur une violence conjugale. Sur une violence conjugale, moi et beaucoup de petites boîtes à manger. Mini, am, si bien que nous sait. Moi, taïji voit tant de déjà de définir la moitié violence conjugale. D'une part, une forme de violence conjugale question, réponse. Enfin, une ni la Aujourd'hui, moi-même et notre équipe vont discuter, 1er décembre 2016, mes facteurs, où attend me, minidem si l'on y nomme violence conjugale. Tout à fait, minidure définition si violence conjugale, comme dans une relation privée ou privilégiée, les plus locham née moins atteinte volontaire à l'intégrité de l'autre. Une emprise, un conditionnement dont il est difficile de sortir lorsqu'on est une des victimes. Madame, probablement définir la violence conjugale moye lepulu hamnene dans la relation du karakjabar, relation bohamnene, relation privilége, ou relation bohamnene, relation privilégiée là. Bohamnene méthode B dina dal kamsi. e ñuy sey ba dina laal personnalité en tant que am emprise c'est-à-dire nit teju du mëna waxal kenn am conditionnement c'est-à-dire day am si digënte kenn ki kenn ko subir violence bi mom day am ben autorité bo xamna né def ku tek violence bi da ka forme de violence violence conjugale forme iberine. violence conjugale forme verbale c'est-à-dire si dit, une violence am psychologique C'est-à-dire, si quel bizarre, si quel bizarre, si quel forme si quel bizarre, So quel bizarre, si quel bizarre, si si si si si si De moins former violence conjugale. une violence sexuelle. C'est-à-dire, que De fait, un permettre Mais façon Dire, une façon de voir une autre chose, une forme de violence sexuelle La violence conjugale est une forme financière c'est-à-dire forme économique dañuy forme verbale amna forme psychologique amna Forme physique amna, forme sexuelle amna, forme économique amna ou moins forme financière. Donc, on de amna si violence conjugale. Pour ce nouvel anniversaire, membres de groupe sont d'abord comprendre. Dernier placer de ouvrage b si dans contexte. Déjà, ces si contextes société de vivre, moi société africaines, africain société sénégalaise bonièque, soucieux de fay -bari, bou de fay -bari, de de Donc, Si nous un contexte religieux. lépp lo xamné ni ngui kay waxtan tayji ak yeen ci walum violence conjugale dañuy jima ci seen yo xamné né am ko jot am islam roi kayyim ci wacc islam muhammad sallalahu alayhi wa ci bir waxtan bi contexte religieux la yeen muhammad lan la wax lanu ñu yalla si vivre si contexte religieux le contexte culturel contexte société sénégalaise sommes, pour dégager euh violence conjugale donc nous disons Orientation suñu waxtan contexte ce ce article, je pense, comme ça waxtan bi dina euh euh euh si jigen yo xamné violence de violence religieux bu okay. contexte de la société africaine et de la société sénégalaise en tant que telle Euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, hamna addis yo xamné né peut-être ñu né euh jigen ci walum sey so féké dafa am dafa melé ñu lo xamné nexu la dañ kay yex légui yarin mi nan la wara doone oustasi ma ngi lén interpeller ci lolu mais man luma jotta jang mo de la lepp relation conjugale entre l'homme et la femme affection de douceur dafé wara parce que le mariage misère de lien d'affection là hadith violence c'est en tant que tel de Jabaram, vous que un ne veut est-ce que, exemples de qu Est-ce que, exemple euh, Est qu Est que, oui. que ça Est-ce que ça peut pour de euh, vivre au sein de leur couple, au sein de leur famille. Il y a une société sénégalaise. anno fo xamné da ng fay dem da ngay gis goor ñoo xamné dañuy batt sen jigen dañuy jël ay yatt dox pour ñom ñu def ay liguey yo xamné né pour ñu dox ci sen waaw yag ningo gis yag ningo gis ci internet yag dañ ko gis ci tele bi soy reen dem tribunal di ngay gis ay jigen yo xamné sen ñeram so laaje lu neen am goor moñu est-ce que société sénégalaise mi non nañu yaxé est-ce que jigen da nga waxe japp di ko doox pour am len lo xamné bëgg nga ko ci mom suñu né société african am na pays africain yo ne ñom mëna wax né sen tradition la tradition moy pour am len lo xamné ci jigen la da nga comme esclave ko wala comme mala bo xamné yor nga ko te du Est-ce que lolo Est peut être de poser Est-ce que cela peut une couple une union conjugale Si je prends l'exemple d'une autre forme de violence, une violence verbale. Mais les femmes ne peuvent pas se faire voir, elles sin ñent bu ti du dajé parce que parce que su wax dañu len régalé gor ki da fay am bén autorité bo xamni su duggé su gissé kergi tilim sax yuuxuna lo doon def bu kergi tilim su féké né xalé ñi di taxawal lu taxalé ci si béd bi plutôt ñi ngi yuux su kor lajé dépense sax ku jox ak ko est islam loolu lañu jàngal man kay laj ghorni ci walum société sénégal daño nekk ci société bo xamné né dañuy gis ghorni ñom daño yaakar né ñom toujours daño war nekk ci kaw toujours daño wax won né ñom ñoy ghor daño wone won cette virilité motax suñuy wax sax douceur bu ñuy wax bu may wax ci hadis yo xamné né akhou kan karim ni ñom dañ koy tayala wax day mel ni wax ko ñum ñak fayda la si ñom est ce que do normal la wax avec douceur rek gog ñak fayda la mais jigen soko yoxé yakarna né da nga wara euh da ay banéxam dox ci ay banéxam dox ay ay dors accepte, accepte ne y a une de mes sociétés Je prends l'exemple de de de film Yufi Am, de, de film dañuy gis ko goor ci suyu day wax ci fort wala ay ay ay gest day waxe jabaram jabar ñu du du du du day nopi day regal sax wax té lolu euh violence forme de violence yenen yu psychologique économique ak muy sexuel yo xamné ni jigéen ñi ngi kay subir islam je pense que suñ a tamit euh islam nangou si violence verbale ak physique nangou violence une forme de violence parce que euh intelligence capacité intellectuelle C'est ce trop C'est Mais, islam. ce je veux que je veux dire. dire. C'est je que Est-ce que pour ex est-ce que violence Parce que vous violence, parce qu'il faut que touche violence si vous avez vu une violence. Vous avez vu c'est juste une personne qui a un maximum d'accès. Même si violence, c'est Eu, sous, un rapport sexuel forme de violence sexuelle parce que consentement amusé à violence forme de violence sexuelle Forme de violence psychologique, cest c'est une forme de violence pas psychologique, autant pour moi, une forme de violence financière économique. forme de violence, cest à comprendre la forme de violence économique. Je prends l'exemple de euh muy, muy muy di di di di forme de violence financière dans le cadre de la mannicité des enfants euh Euh, violence économique ou financière au sein du couple Moi, violence nous avons exemple moi parce que violence que je subir, que nous avons. Moi, violence économique une forme de violence obligé par exemple impose Si je suis à... plein de carrière, pouvoir de nan par la force de voure déflice kergi, d'fa nangam oua de voure def sangam, à... oua ça un besoin y kou que comme ça m'ouvre par la force d'embouit traumatisé traumatisé. wala su fekke ko jiggenki ligeyul day dem di pousser ko jiggenki nanko demal yelwani wala demal wuti je fele khales pour lo xamne dang kay def ci keur gi lolu day am manque d'autonomie ben handicap da am leen en tant que am parce buzon yo xamné ñu xamné imposer ku goor xiim ñing kay imposer wut ko fan la kay jëlé ce lolu day am yenn conséquences majeures yo xamné ni mu ngi kay am ci sey gis ay jigen ñoo xamné sen goor dañ leen imposer ñu liggéey amni dara tax ñi def ay situation de prostitution man walu formatrice de la santé sexuelle et reproductive la damay liggéeyal Pour situation de prostitution, de l'insensibiliser, si utilisation préservative pour sensibilisée, la non, de violence. Ils que les en les que Tout ce qui une violence économique Je donne simplement un exemple de violence économique par la force d'ailleurs a Ni à salaire neix au volonté de dire Quelle que soit la situation économique de ta femme, pas Tant Euh... Je pense que tu Euh, Je pense que...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 je pense que l'islam est euh, en tant que tel. Et, il société sénégalaise surtout dans société africaine. Euh, y a violence forme de violence physique. violence sexuelle, violence économique financière, violence psychologique, euh, euh, euh, violence administrative euh, euh, euh, euh, euh, violence euh, euh, euh, pour euh, euh, Textuellement nous sommes dans une bougie d'un copartage aguille. Moi, je dis une violence d'effet un état initial et un état de dénouement. C'est-à-dire, violence c'est sur un temps bien déterminé. Nous le technique est une violence. Soy gel, dit qui de le C'est parce qu'à un moment donné, instantain de le dure, instantain de le dure. Nous le montre une violence physique parce que dit que nous qui subir c'est bien moment. Et, pour qui compris, la violence la pour nous comprendre violence c'est un cycle climat phase 1 climat de tension si il y a une violence bo tension soit day soit une réflexion des réflexion anormal Nous l'ouvrons et tourné. Nous deuxième phase, phase de crise. Vous faites violence en tant que tel. Ce phase de crise, la troisième phase, une phase de justification. C'est les uns ne violence BM. en tant que telle, violence oui. Parce que que violence, vous l'avez violence Mais toutes les formes de violence, nous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 Toutes les formes de violence qui existent au sein du couple, au sein de la vie conjugale entre l'homme et la femme, mais euh, dans une première partie, nous général de la violence conjugale, moye différentes formes, différentes formes de violence qui existaient, les qui subir.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 Quand j'ai dit que c'est ma première partie Si juste je suis venu, nous sensible, violence conjugale. Mais Inshallah, violence. même violence, même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 Donc, encore une fois, je vais question pour que répondre si, si elle violence conjugale. Je vous remercie.